Je vois que des barreaux, des pronos au au négo et rôle ouais. On casse pour le gros nos volons C'est ta c'est les gammes, c'est ta nous classe inégal, égal On passe illégal égal Dans les cales c'est la Mauritanie Ivoire Sénégal On a du vice dans le cadi On est riche dans le H H, Je prends le rallye Savant qui récite si Le jour sur la banquise La nuit c'est la horsise Les fils Ils grandissent c'est la comptise et la pendise. Réunion pour un colloque Enfant des blocs et des allocs Se des chocs dans les valoches Souvent les glaques On les galoche Moi j'ai la rage comme ça Sarah Rassurement parce que la dage c'est qui sus aval ouais. sûrement